Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louis Lazare Zamenhof il y a 120 ans. Cette émission comprendra une mise au point sur des a priori, la suite de l'histoire de l'espéranto, la suite du petit prince de Saint-Exupéry et enfin l'actualité. Et ça sera aussi notre dernière émission. Mais tout d'abord, un peu de musique. un glasskait cigare li povi sempre lena ye inspir che vivo elixir se che spirare guloy kai hai per li gesehen la and mal helaine o Tout d'abord, Régis va nous répondre à quelques a priori concernant l'espéranto. Régis, on dit que l'espéranto constitue une idéologie. Est-ce vrai Aucunement Pierre. Le mouvement espérantiste est peu structuré. C'est surtout une mosaïque d'initiatives locales. Les individus peuvent être de sensibilité différentes, du moment qu'ils partagent l'idée qu'un plus large usage de l'espéranto serait une bonne chose pour l'humanité en général. Les espérantistes n'ont pas la naïveté de croire que l'adoption de l'espéranto amènerait la paix dans le monde. Les guerres civiles ne se comptent plus dans l'histoire. Nous pensons simplement qu'avec la mondialisation grandissante, le besoin d'une langue de communication facile et précise, ressentie depuis des siècles, se fait plus pressant que jamais. Il n'y a derrière l'espéranto aucune autre idéologie sinon celle de chaque groupe ou individu qui partage ses vues générales d'humanisme, d'idéalisme, de respect dans l'égalité des cultures et des langues. Peut-être aussi le respect de la planète, l'écologie, mais pas obligatoirement. Mais si des criminels décident de l'utiliser dans le cadre d'échanges internationaux, nous déclinons toute responsabilité. C'est une langue non brevetée, libre de droit. Elle n'appartient à aucune tendance politique ou religieuse. On dit aussi que l'espéranto est un mouvement sectaire. Qu'en penses-tu Vu de l'extérieur, avec son symbole comme l'étoile verte, il pourrait le laisser croire. Non, l'espéranto est une ouverture sur le monde, alors que les sectes sont un enfermement. Les sectes sont riches et le mouvement espérantiste peine à éditer ses publications. L'espéranto n'a jamais figuré sur la liste officielle des mouvements sectaires et il n'a aucune des caractéristiques qui définissent une secte comme euh, des exigences financières exorbitantes, la séparation de l'individu de son milieu familial et social ou le conditionnement mental. Ce n'est pas non plus une religion. L'espéranto ne promet ni la vie éternelle ni la réincarnation à ceux qui la pratiquent. Avec l'espéranto, Il y a peu de chances que vous gagnez de l'argent, mais par contre, vous en économiserez. C'est la seule langue vivante où l'on peut progresser réellement, sans séjour linguistique. Si vous vous enrichissez, c'est de la plus grande des richesses, la culture, par les possibilités d'échanges qu'elle vous donne avec des gens d'autres pays. Reprenons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Nous avons parcouru ensemble tout au long de ces émissions l'histoire du mouvement espérantiste, de ses origines en 1887 jusqu'à l'entre-deux-guerres. Pour suivre cette histoire, nous avons parcouru le livre d'Edmond Priva intitulé simplement « L'histoire de l'espéranto ». Edmond Privat avait 29 ans en 1905, quand il a assisté au congrès de Boulogne, congrès qui est resté dans sa mémoire comme le plus beau de tous, les participants étant galvanisés par la présence de Zamenhof. Dans son livre, il raconte une anecdote que je vais vous lire telle qu'il l'a écrit. « Dans la petite ville où j'apprenais l'espéranto, personne d'autre ne connaissait ne serait-ce que le nom de cette langue. Et quand j'arrivais à Boulogne, je n'avais jamais parlé avec un quelconque espérantiste. » Or, dès que je descendis du wagon, à la gare même, vint un mois un inconnu à l'étoile verte, dont je pensais, vu son aspect extérieur, qu'il était anglais. Il me demanda je ne sais plus quoi, je lui répondis tout naturellement, et durant quelques minutes, nous échangeâmes quelques paroles. Finalement, il me dit « Monsieur, je suis très content de vous avoir rencontré ». Car depuis que je suis arrivé ici, j'ai décidé de parler avec des membres de toutes les nations représentées dans ce congrès. Et jusqu'à maintenant, je n'avais encore jamais parlé avec un espagnol. Jeunes amis, croyez-moi, cette erreur a été pour moi, français, une des plus grandes joies que j'ai eues durant toute ma vie. C'est donc sur ce témoignage d'un des pionniers de l'espéranto que se termine notre récit. Mais si le récit s'arrête, l'espéranto, lui, continue sa route partout dans le monde. L'aviateur Saint-Exupéry, rappelez-vous, a rencontré le petit prince dans le désert du Sahara. Voici la suite de son histoire. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. estis multipli isolita ol ciprampulo sur flotso mese oceano. Alors vous imaginez ma surprise Quand, au lever du jour, une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait... S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds. Comme si j'avais été frappé par la foudre. Qui de fulmo. J'ai bien frotté mes yeux. Mi insiste frotis J'ai bien regardé. Mi regardis. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Kai mi Voici le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Yen la plei bona portreto deli ki un mi poste successis fare. Mais bien sûr, mon dessin. Est, mia est beaucoup moins ravissant que le modèle. Et pour terminer cette émission. Régis, dis-nous quelles sont les actualités de l'Espéranto. Si nos émissions vous ont donné envie de pratiquer la langue, vous pouvez participer à l'un des nombreux stages qui se tiennent en France ou à l'étranger. Dans ces stages, il y a généralement toujours un cours pour les débutants. Pour la France, je vous indiquerai trois stages en particulier. Donc, les stages organisés dans le château de Grésillon, qui est un château situé entre Angers et Tours, donc qui organise entre juillet et mi-août une session de stages chaque semaine. Le stage de 7 qui aura lieu du 21 au 28 août dans un centre de vacances à proximité immédiate de la plage. Enfin, si vous préférez l'air vivifiant de la Bretagne, l'excellent stage de Poulé zec dans les côtes d'Armor qui aura lieu cette année du 14 au 21 août. Pierre, tu y as participé l'année dernière, peux-tu nous en dire quelques mots Alors, c'est un stage qui est très intéressant, ne serait-ce que parce qu'il attire à lui des gens de différents pays. L'an dernier, il y avait 10, 10 pays représentés, que ce soit l'Argentine, que ce soit la Lituanie, la Roumanie, etc., la Pologne, et j'en oublie. Donc, on peut effectivement parler avec des gens de, de, de pays étrangers. Donc, on est obligé de parler espéranto puisqu'on ne connaît pas leur langue, et c'est très, très intéressant. Ça fait vraiment vraiment progresser. Donc, également, euh, je vous rappellerai que les clubs de Bourg-en-Bresse et Châtillon-sur-Chalaronne proposeront des cours pour débutants à la rentrée. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez contacter donc le 04 74 32 26 23. Donc, le, le 04 74 32 26 23 pour plus de renseignements. Vous pouvez également vous adresser à la maison des associations, donc la GLCA, qui vous donnera nos coordonnées. Pour le club de Châtillon j'allais l'oublier, vous pouvez aussi contacter le 04 74 55 63 09. Donc, je vous rappelle le 04 74 55 63 09. Vous pourrez également venir nous rencontrer au forum des associations qui aura lieu le samedi 4 septembre donc à Châtillon, donc à la salle Air, entre 10h et 18h. Ou également à la demi-journée des associations qui se tiendra dans les rues du centre de Bourg-en-Bresse le samedi 11 septembre, durant l'après-midi. Eh je ne voudrais pas quitter cette émission avant de vous avoir remercié de nous avoir suivi tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous un agréable été. Mi bon desiras al à agradable someron.